Escuelas oficiales de idiomas de Andalucía. Francés. Nivel avanzado. Comprensión oral. Tarea 1. Escuche la grabación. Complete las frases con una palabra adecuada. Ahora dispone usted de un minuto y medio para leer las preguntas. 1 h 2 3 toute autre chose maintenant, le marché de l'art a connu une année record en 2011, record étonnant d'ailleurs en cette période de crise. Le produit des ventes aux enchères dans le monde a augmenté de plus d'un cinquième l'année dernière. Il atteignait le niveau inégalé de 11 milliards et demi de dollars. Et en tête des acheteurs, la Chine, la Chine qui est numéro un mondial, Sophie Iselin. L'art serait-il devenu une valeur refuge pour les investisseurs en période de crise À voir les chiffres m i r o b o l a n t s des ventes aux enchères, certains en sont convaincus. C'est notamment le cas du fondateur et directeur d'Artprice, Thierry Hermann. Il dirige le média en ligne leader en matière d'information sur ce marché. On s'aperçoit très rapidement que, si bien les é t a b l i s m e n t s financiers euh, ou tout simplement les particuliers voient que l'art, dans les périodes de crise, non seulement tient bien. Mais progresse et ça, ça se voit sur tous les continents, q u e l s que soient les segments de prix. Pourtant, du côté des galeristes, l'idée d'un marché de la r t i n é b r a n l a b l e paraît trop belle. Pierre-Henri Jacot est le fondateur de la galerie Scopia, Genève. Pour l'homme de terrain, les œuvres d'art subissent, comme tous les autres biens, des aléas du marché. Je constate pas ça, non. constate que dans la vie de tous les jours, les problèmes sont finalement assez similaires aux autres ponts du marché économique. C'est-à-dire qu'en fait, on est en relation quand même directe avec ce qui se passe sur tous les autres fronts. Il y a ces phénomènes qui sont certainement réels, constatables avec ces records, mais pour l'ensemble des acteurs du marché de l'art, la réalité est quand même un peu différente. Mais alors, les œuvres d'art seraient-elles devenues des biens économiques comme les autres et les amateurs d'art des spéculateurs Pas vraiment, répondent nos deux experts, même s'ils considèrent que l'amour de l'art et le placement financier peuvent faire bon ménage. On retrouve Pierre Henri j a c o t D'abord simplement se faire plaisir. Et tant qu'à faire, penser en termes d'investissement. Pourquoi pas Mais si l'investissement vient en premier comme idée, ç t peut être assez dangereux. Pour moi, ça c'est un danger créé par la spéculation dont, dont les Anglo-Saxons sont en général assez friands. Parce que moi, je me base pas là-dessus. Je me base d'abord sur la notion de d'acquérir quelque chose qui fait sens, qui fait plaisir. Et donc à faire, encore une fois, que la question de la valeur puisse se poser, je trouve ça totalement légitime. Alors, si l'envie d'acquérir une belle pièce doit être prépondérante à la volonté de faire de l'argent, comment expliquer une telle explosion du marché de l'art Pour le directeur d'Artprice, la réponse tient dans la démocratisation de l'art contemporain. On est passé de 500 000 collectionneurs d'après-guerre à 300 millions de gens dans le monde qui achètent et qui vendent de l'art, qui sont des, des jeunes acheteurs la plupart du temps, hein, mais qui sont aussi parfois des millionnaires. Euh, C'est vraiment il y a un changement sociologique extraordinaire. C'est vraiment un, un choc historique et sociologique. Il faut bien le comprendre comme tel. Nous-mêmes quand nous avons démarré, nous pensions avoir 100 000 abonnés au bout de dix ans. Aujourd'hui, Artprice a 1,3 million a b o n n é s dans le monde, ce qui était impensable il y a 10-15 ans. Et parmi ces 300 millions d'acheteurs des Chinois, 41% des parts de marché des ventes aux enchères sont entre leurs mains, une situation qui fait dire aux experts que l'histoire du marché de l'art s'inscrit désormais en Chine. Un sujet de Sophie i s l i n réalisé avec la collaboration d'Alin e Bassin. Vous minuto pour comprovoir un vos réponses. avez maintenant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 D'abord simplement se faire plaisir. Et t o n c à faire, penser en termes d'investissement. Pourquoi pas Mais si l'investissement vient en premier comme idée, ç e t peut-être assez dangereux. Pour moi, ça c'est c'est un danger créé par la spéculation dont, dont les Anglo-Saxons sont en général assez friands. Que moi, je me base pas là-dessus. Je me base d'abord sur la notion de d'acquérir quelque chose qui fait sens, qui fait plaisir.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 Este es el final de la tarea 1. Tarea 2. Escuche la grabación. Indique si las frases son verdaderas o falsas. Ahora dispone usted de un minuto y medio para leer las preguntas. Catherine Roland. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle plongée dans le quotidien des Européens. Les archives audiovisuelles retrouvent une seconde jeunesse sur le net grâce au site ina.fr, un site très clair. Tout le monde peut accéder à des émissions, des photos ou des pubs en quelques clics. À suivre également dans Accent le portrait d'une retraitée combative qui a décidé de débarrasser les rues de Berlin de toute la propagande néonazi. Avec e v i n o nous nous intéresserons au mouvement Anonymous qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Ce collectif de hackers a lancé plusieurs actions d'éclat ces derniers mois. Mais d'abord, direction la Hongrie où Florence Labruyère s'est intéressée au sort d'un drôle d a r s è n e Lupin façon m a g a r On en parle dans tous les journaux hongrois. Attila Embouch, e 44 ans, vient de retrouver la liberté après avoir passé 12 ans en prison. Il a été surnommé le gangster au whisky, car avant chacun de ses h o l d u p il entrait dans un bar et buvait un petit coup. C'est le clin d'œil de Florence Labruyère. Il a été l'homme le plus populaire de Hongrie et il fait à nouveau la une des journaux. Attila e m broche n'est pas un vulgaire bandit. C'est une sorte d'Arsène Lupin qui se déguisait et qui avait de la classe. Avant chaque hold-up, il entrait dans un bar et se jetait un petit verre de whisky derrière la cravate. C'est ce qui lui a valu d'être surnommé le gangster au whisky. Il poussait parfois la distinction jusqu'à offrir un bouquet de fleurs à la caissière. Carreur d'athlète, cet ancien joueur professionnel de hockey sur glace avait une petite amie qui gagnait plus d'argent que lui. Alors, pour la couvrir de cadeaux, il n'avait rien trouvé de mieux que le vol à main armée. Il s'est offert des voitures et des voyages autour du monde. Le gentleman cambrioleur avait le cœur tendre. Il a fini par se faire arrêter car au lieu de filer dardard vers la frontière autrichienne après un braquage, il avait rebroussé chemin pour venir chercher son chien. D'après la police, il a fini par attraper la passion du hold-up et s'il buvait whisky sur whisky, c'est parce qu'il avait le trac comme un acteur avant d'entrer en scène. En prison, il a appris des langues étrangères et aussi le métier de céramiste. Et pendant ses douze années de détention, un Livre, des chansons sont sorties sur lui et un film est en préparation. Aujourd'hui, le gangster au whisky est libre, mais la police le suit de près. Elle aimerait l'embaucher comme conseiller en hold-up. Et puis, elle pense qu'il n'a pas dépensé tout l'argent volé et qu'il aurait caché son magot quelque part. Le gangster va peut-être finir par regretter la chère solitude de sa prison. ¿Ahora dispone s t e d de un minuto? Para comprobar sus respuestas.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 Para comprobar sus respuestas. Este es el final de la tarea 2.